La télé, c'est de la merde Et voilà Vous savez rien ou pas fou, tu regardes la télé Allez ouais. Sortez de là, on va rien à brûler ouais. Vive l'anarchie Du livre, euh, parce qu'on va sortir faire un petit tour dans et la ville pour une partie de maison. Comme un vieux C'est tous les personnages. Vrai, vrai, Après trois semaines de traversée, et... le oh. metiades arrive à La guerre Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Etienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio si vous nous rejoignez en ce lundi 16 février 2026. Et bienvenue sur notre antenne à suivre via la bande FM donc ou en stream, en live via le net les3w.radiodio.org. L'émission Des mots des sons sensibles pour vous accompagner en direct dans ce 12 13 rediffusée ce mardi 17 février à 8h et 19h. Une émission aujourd'hui consacrée à l'actualité locale en de multiples points un sujet essentiel. Nous attendons notre invité pour nous parler de cette soirée qui aura lieu ce 20 février, cette fin de semaine. Doléance d'hier à aujourd'hui, c'est à partir de 18h30, ça se déroulera à l'Amicale Laïque du Crédroc avec un spectacle, une sorte de théâtre et crié public mêlé ce vendredi soir à l'Amicale du Crédroc avec le Collectif X. C'est une soirée organisée par les collectifs et organisations, alto contrôle numérique, nos quartiers en de la gueule, terrain d'entente, l'Amicale, Laïque du Crédroc et la Fabrique de la Transition. Et c'est justement la Fabrique de la Transition via Cyrine Seba que nous attendons et qui va nous rejoindre pour nous parler de cette soirée. Une soirée qui intervient à l'approche des élections municipales et cela fera d'ailleurs partie d'autres points à vous soumettre en forme de rendez-vous prochain, rencontre, débat. Vous savez c'est la grande présentation aussi, la des équipes et donc des programmes et des débats rencontres au lieu dans ce cadre-là de multiples rendez-vous que j'aurai l'occasion de vous rappeler en ouverture de ce programme ainsi que d'autres d'ailleurs, tout cela ponctué de euh, propositions musicales, actualités euh, discographiques et ou concerts, voire je concours, restez à l'affût et à l'écoute. Actualités discographiques justement pour ouvrir ce programme avec nos découvertes et partenariats Ferraroc chaque semaine, vous le savez, double proposition faite avec euh, eh bien euh, à l'honneur cette semaine de l'autoproduction ça fait du bien aussi de jeunes formations, de jeunes groupes, de jeunes plutôt projet, en effet, euh, avec des euh, sorties toutes récentes, puisque ces deux albums, d'ailleurs, sont sortis euh, il y a quelques jours, c'était fin de semaine dernière, ce 13 février. Il y a l'album de Fitzy Life, euh, en tout cas de The Tact. L'album s'appelle Fitzy Life, c'est une autoproduction, et puis je, je vous propose de nous arrêter là sur l'autre proposition cette semaine, c'est l'album de Mafia Sofa, l'album euh, Unexpected Voice. Autant l'album Fitzy Life est un mini-album, c'est un EP, comme l'on dit, un cours, autant c'est un véritable album pour Mafia Sof qui avait sorti leur EP, c'était l'année dernière, non, il y a même deux ans, 2024. Et donc, pour faire suite à cette EP, c'est véritablement un long format, donc un album, Unexpected Voice, que sort et propose Mafia Sofa. Il s'agit d'un trio qui nous vient du sud de ouest entre Bordeaux et le Pays Basque. Il y a les Landes et il y a Cap-Breton. C'est là d'où vient cette formation et ce trio Garage Punk qui existe depuis 2022. Alors, pour nous présenter cet album, ce serait un appel au déformatage, voilà, qui est plutôt bienvenu, parfois onirique, parfois concret ou encore extravagant, un album qui pointe du doigt tout ce que nous subissons dans notre vie et qui met en avant la complexité des relations humaines et leurs démons. Et oui, Mafia Sofa, donc, ce trio de Cap Breton dans les Londres que je vous propose de découvrir euh, avec ce titre euh, Leak the Toad. Des mots, des sons, Sans cible, c'est parti. Thaude, ici de l'album Unexpected Voice du groupe Mafia Sofa. Un album sorti ce 13 février. C'est une autoproduction, vous savez, c'est présentation quotidienne sur les antennes Ferrarock. Présentation et diffusion. Il n'y a pas de jeu concours pour ces artistes cette semaine. Vous retrouverez plus d'infos en vous rendant bien sûr sur le site dédié ferrarock.org ou en écoutant le programme Dig Dig Diggers, déjà huitième numéro de cette année 2026. Ce sera ce Jeudi soir, 19h, vendredi, euh, midi et lundi, 8h. Vous retrouverez euh, et bien précisément une rencontre interview auprès de Mafia Sofa euh, par Radio Balade, une interview de The Tact par West Track et un live en carte blanche, troisième module de Malacca. Et oui, notre groupe euh, local et ligérien enregistré par nos soins, justement. Voilà, Dig Dig diggers, donc, cette fin de semaine. Pour la rock cette semaine, justement, demi-février 2026. <muches> Et on commence le programme des mots des sons sensibles avec quelques infos actuelles à vous faire part. Et on va commencer par cet appel à rassemblement prévu pour ce jeudi 19 février. C'est le collectif des locataires de saint étienne métropole qui nous fait part déjà de problématiques concernant le logement depuis quelques temps et qui, pour poursuivre et amplifier la mobilisation, contestant notamment des montants exorbitants réclamés par Aliad, Sans aucune explication ni alerte préalable, euh, eh bien ce collectif appelle à rassemblement ce jeudi 19 février à 18h devant l'agence d'Aliad justement de Saint-Etienne qui est située 11 rue Charles-de-Gaulle donc à Saint-Etienne. Les locataires qui ne peuvent pas supporter de, de tels montants et les dysfonctionnements et qui défendent surtout le droit au logement pour tous et toutes et qui demandent donc le détail poste par poste de la régularisation 2023, l'ensemble des pièces justificatives, des explications claires sur les variations observées et une importante diminution des montants réclamés. Rassemblement Jeudi 19 février, 18h, devant Aliad, rue Charles-de-Gaulle-Saint-Étienne. Quand c'est non, c'est non et c'est pas oui Et pourtant, ben voilà que cette question de consentement a Duplon dans l'aile, véritablement. Retour, après, il y a déjà quelques mois, sur une première mobilisation et une première pétition, on a parlé de la loi Duplon 1. Vous savez, Duplon, ce sénateur situé dans notre département euh, voisin de la Haute. Loire, bien sûr, 43. Bref, en tout cas, une première pétition qui avait réculté plus de 2,1 millions de voix, une première en France. Et grâce euh, en partie à cette pétition, euh, on rappelle que le Conseil constitutionnel, en tout cas c'est plutôt même France Nature Environnement qui le rappelle, que le Conseil constitutionnel a invalidé le volet le plus dangereux de la loi sur la réautorisation du néonicotinoïde ACT. Tamipride. et le gouvernement ne sachant rien refuser aux empoisonneurs de l'agrochimie. Une loi sur l'agriculture a été votée l'année dernière en 2025 et une autre dite loi d'urgence agricole est en préparation avec son cortège de dérogations aux règles de protection de l'eau ou à l'interdiction de l'utilisation de pesticides autour des aires de captage. Cette loi, après celle de 2025, dérèglemente à tout va et donne déjà tout ce dont avait rêvé l'agrobusiness. Encore pas à Duplon et consorts. Alors, ils veulent maintenant que l'acétamipride ainsi que le flupira diflurone puissent être réautorisés dans les cultures de betteraves sucrières, de cerises, de pommes. Bref, ils en veulent vraiment à notre peau, à notre eau, à notre santé, à celle de nos générations et celle future. Bref, une nouvelle pétition, non, c'est non, monsieur Duplon, sur la plateforme de. Euh, des pétitions de l'Assemblée nationale donc n'hésitez pas, il s'agit encore de, bah de dépasser cette fois les, les, les 2 millions et voire atteindre peut-être bien les 5 millions de signatures pétitions au pluriel nationalfr et vous avez toutes les pétitions en ligne. C'est aujourd'hui, ce 16 février, que s'ouvrent les semaines de l'égalité à Saint-Etienne et Saint-Etienne-Métropole. Euh, déclinées en conférences, spectacles, ateliers, sports, euh, diverses manifestations pour défendre la tolérance, euh, dire stop aux discriminations, euh, mener des actions en faveur de l'égalité, de la fraternité, de la liberté. Euh, oui, que de belles valeurs, bien sûr, euh, républicaines. Euh, parfois euh, et souvent bien malmenés. Les semaines de l'égalité, ça se passe jusqu'au 8 mars prochain. Alors, il y a tout euh, un ensemble de partenaires de cet événement avec différents temps forts. Je vais juste vous donner, parce que vous retrouverez sur le site de Saint-Étienne Métropole toute euh, l'information je dirais la programmation en détail, mais cette euh, manifestation, en tout cas, ou ces semaines de l'égalité, s'ouvre ce 16 février, cet après-midi, à partir de 14h, en salle 119 de la mairie de, de l'Hôtel de Ville de Saint-Etienne, autour d'une exposition euh, du, visible durant toutes ces, ces semaines justement d'égalité, donc jusqu'au 8 mars, avec le parcours de différentes femmes dans l'histoire de l'égalité euh, euh, sur Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole, donc sur notre territoire, les pionnières de l'égalité. C'est une expo, donc euh, qui est euh, visible et qui le sera donc à partir de cet après-midi rendez-vous. Par exemple, aujourd'hui euh, s'ouvre un festival des MJC, les MJC de Rive-de-Gier, Saint-Chamond, Saint-Etienne qui travaillent sur l'interculturalité, l'éducation à l'altérité, à la différence, qui vont proposer bon nombre, de, là aussi, de, de, de rendez-vous mais qui, là, vont travailler aussi euh, dans le cadre de ce festival eh bien, autour d'enjeux contemporains de notre société et d'aider, euh, notamment les jeunes, à décrypter l'actualité, à développer l'esprit critique, le vivre ensemble et lutter donc ainsi contre toute forme d'exclusion ou de, de discrimination. Euh, autre action pour cette semaine, je vais m'arrêter à, à, à cette première semaine de l'égalité qui court donc jusqu'au 8 mars. Ce jeudi 19 février par exemple, un rendez-vous en course d'orientation de la laïcité et de l'égalité qui aura lieu au parc de Monteau, sommet du Cré des Six Soleils à Saint-Etienne en après-midi de 14h à, à 17h. Et puis... Euh, tout au long de cet événement, ce sont les bus de l'égalité, un dispositif assez phare de ces semaines, qui est très apprécié par les établissements scolaires, qui s'organisent dans 6 lycées, 10 collèges, écoles primaires de la métropole stéphanoise, avec 13 associations aux structures spécialisées, qui échangent justement avec euh, les élèves sur différentes thématiques euh, liées alors, à l'égalité, mais pas que. Donc en partenaire, il y a euh, par exemple l'APF France Handicap, euh, le CIDFF42, euh, la Fondation Le Refuge, la LICRA, euh, SOS Racisme, SOS Jeuves, Lance Conjugale 42 et bien d'autres encore, comme bien d'autres partenaires qui proposent donc des événements tout au long de ces semaines de l'égalité qui s'ouvrent ce 16 février jusqu'au 8 mars prochain. nous allons retrouver notre invitée d'ici un instant. Le temps de s'installer, elle vient de nous rejoindre ici en studio, Cyrine Seba, pour nous parler de ce rendez-vous de cette fin de semaine. Juste poursuivre encore avec quelques infos, le temps de s'installer. On écoutera aussi une petite pause et proposition musicale Avant cette partie entretien, juste poursuivre avec un autre rendez-vous que nous avons reçu de l'association Tianumidia qui travaille justement aussi sur les questions d'égalité, de lutte contre les discriminations, partenaire de ces semaines de l'égalité dont je parlais juste à l'instant et qui organise d'autres événements assez nombreux en rencontre, projection, débat bien souvent et puis là qui organise un événement, une rencontre. Euh, autour euh, notamment du, du handicap et, et du sport, avec euh, celui qui a été médaillé d'or ses euh, foot aux Jeux Olympiques 2024 alors que nous sommes en plein JO d'hiver bref, Hakim Areski, sera présent à Saint-Etienne, invité par l'association Numidia pour une rencontre et dédicace avec un, un ouvrage, d'ailleurs, qu'il défend et qu'il aura l'occasion de dédicacier, renaître dans la nuit. Euh, et donc, ce sont des rencontres avec des scolaires, une conférence qui sera également donnée, une séance de dédicace, un petit pot de l'amitié et puis une soirée Ramadan puisque celui-ci aura démarré. Euh, ce sera donc le vendredi 27 février. Je voulais vous rappeler ce, ce rendez-vous tout de même ça se passera donc à Saint-Etienne au stade Geoffroy Guichard vous avez une réservation possible au numéro de téléphone suivant le 0477 2509 56 2509 56 précédé du 0477 pour cet événement de l'association Numidia, qui je le rappelle propose une émission tous les dimanches sur le 895 de Dieu à partir de 10h Autre événement, euh, c'est cette fois le, la Maison euh, du Babé euh, en tout cas le Centre social du Babet, qui nous informe là aussi de son inquiétude dont on a déjà parlé et dont je vais vous reparler d'ici un instant. Euh, c'est le Conseil départemental, vous savez, qui a annoncé vouloir diminuer de 30 à 50% la subvention jeunesse pour 2026 via un dispositif qui s'appelle le PLA. Et ben depuis bientôt 30 ans, euh, ce PLA est une subvention essentielle qui permet aux centres sociaux d'agir quotidiennement auprès des jeunes et de leurs familles. Et au Centre social du Babé eh bien, les actions pour les jeunes, qui vont de 11 à 16 ans, sont en grande partie financées par ce PLA, que ce soit les loisirs, le sport, le, toutes les actions menées de lutte contre le décrochage scolaire, par exemple, et bien d'autres. Et une diminution de cette euh, subvention aurait des conséquences graves et immédiates, telles qu'on dirait à une réduction significative, voire définitive, des actions proposées aux jeunes et à leurs familles. Euh, les jeunes seraient particulièrement exposés, risque de désœuvrement, de repli sur soi, de rupture sociale, voire de conduite à risque. Bref, ces centres sociaux sont aussi des laboratoires où, les jeunesses peuvent venir justement se, d'abord agir, se confier, se rencontrer, euh, partager leurs doutes, colères, envie, s'informer, débattre, comprendre juger, agir, euh, euh, et euh, voilà, c'est une pétition que lance le centre social du Babet euh, aux côtés d'autres structures très nombreuses. On en a parlé largement il y a quelques jours déjà ici sur cette antenne en recevant l'espace Boris Vian et la Fédération Loire-Haute-Loire -Loire des centres sociaux pour nous parler de cette euh, conjoncture et de, euh, finalement aussi de ce contexte et de ces menaces qui pèsent sur le secteur. Alors justement, à vous rappeler, et le centre social du Babet s'y associe comme bien d'autres centres sociaux et structures socioculturelles, C'est une manifestation qui est prévue fin février, le 27 février prochain, dans la continuité de la mobilisation du 11 octobre dernier. Euh, C'est euh, eh une nouvelle mobilisation des centres sociaux de la Loire qui est prévue le 27 février à l'occasion... Eh bien de l'Assemblée départementale justement. Donc une euh, mobilisation qui vise à alerter et à dissuader euh, le président du Conseil départemental de la Loire euh, face au projet de réduction donc, des financements alloués au centre euh, ou au réseau en tout cas des centres sociaux. Donc euh, voilà pour cette mobilisation. Euh, qui euh, est prévu donc euh, le 27 février comme je vous le disais et pour le rendez-vous euh, exact ce sera euh, à partir de 9h jusqu'à 13h, il y aura des temps de témoignages d'ateliers, il y aura même une soupe partagée et ça se passe place Jean Jaurès voilà pour cette mobilisation avec ces mots d'ordre, ça ne tient plus que l'on rappelle d'ailleurs aussi au-delà du secteur socio-culturel mais sur le secteur associatif au sens très large et général Juste avant de faire une pause musicale et de retrouver notre invité qui nous a rejoint. Cyrine, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le 895 de Dio. Merci de nous rejoindre en cours de route. Merci à vous. Mais d'avoir fait le déplacement et la route, justement. <rire> Grand merci d'être ici. On va se retrouver d'ici un instant pour parler de cette soirée, de cette fin de semaine autour des, des doléances. Mais juste auparavant, et je laisse le micro ouvert en te saluant d'ailleurs, pour évoquer ces différents points là qui vont suivre. Je le disais, ce rendez-vous de cette fin de semaine se fait aussi dans le cadre de l'échéance des élections municipales à venir. Et c'est justement aussi toute une série de rendez-vous qui est attendue pour euh, ces prochains jours euh, dans le cadre aussi justement de ces élections municipales via différents débats, différentes rencontres qui sont organisées. Et tu en as sans nul doute eu écho et je te propose d'intervenir si tu le souhaites d'ailleurs pour en rappeler ou compléter certains d'entre eux juste semaine prochaine. Trois rendez-vous en perspective. Il y aura le 23 février lundi prochain au Méliès-Saint-François. Une rencontre et un débat autour de la culture. Quel projet culturel pour la prochaine mandature C'est un débat qui est proposé accueillant donc les candidats candidates aux élections municipales de Saint-Etienne ou leurs représentants afin d'exposer leur programme culturel. Voilà, enfin, on va parler de culture parce qu'on a l'impression parfois que c'est un gros mot en 2026 et dans le cadre de ces échéances attendues. Alors, s'en suivra un débat Animé notamment par les journalistes de la rédaction de Yves Saint-Etienne, et puis échange avec le public. Voilà, c'est lundi 23 février prochain à 19h au Méliès Saint-François. Autre événement, le lendemain 24 février. Alors en deux rendez-vous, un premier qui aura lieu, hum, qui aura lieu, salle le fil à, à Saint-Etienne. C'est euh, un événement organisé en partenariat avec Méli Mello, euh, APA. Jh Loire, l'espace social Val Benoît centre 2, Caléidoscope à l'occasion toujours de ces élections municipales et Prisme 21 Loire surtout sur un événement pour faciliter l'accès aux droits de vote des personnes avec des troubles de, du développement intellectuel TDI ou avec des difficultés de compréhension et donc on en parle façon papotin c'est un peu l'idée de cette rencontre qui est prévue mardi 24 février à partir de 18h jusqu'à 20h au fil à Saint-Etienne. Et puis, justement, et je crois que Cyrine, tu es très informée de cet autre rendez-vous, d'ailleurs que je vais te laisser peut-être le soin de présenter qui aura lieu également ce 24 février prochain. Oui avec plaisir du coup effectivement mardi 24 février euh, sur le site de la Charité euh, pareil un débat où les futurs, enfin euh, où les listes sont invitées également, les candidats aux listes municipales sont invités euh, sur du coup un débat et sous la forme un peu d'un jury citoyen sur la place de l'ESS euh, sur le territoire donc ESS, économie sociale et solidaire et notamment l'avenir du site de la Charité donc ça sera au tiers lieu, la lanterne à 18h30 euh, et du coup voilà avec euh, notamment nef, la Fabrique de la transition et je dois en oublier. Euh, alors écoute, pour les reprendre, je crois qu'il y avait la CARS, euh, il y avait Ronalpia, l'Union voilà, régionale des C'est ça, tout un collectif en fait euh, d'acteurs de l'ESS euh, qui a déjà organisé plusieurs rendez-vous sur euh, ces thématiques-là et euh, qui là clôt un peu ça avec, euh, avec voilà, un débat sous la forme d'un jury citoyen. Voilà, plusieurs structures hein, voilà, ou coopératives euh, inscrites effectivement dans le cadre de ce champ de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, avec ce collectif des acteurs donc, ou actrices de la, de la région, hein, finalement, euh, regroupés, pourquoi pas aussi, au sein de la Fabrique de la Transition, parce que c'est aussi votre <rire> raison d'être, finalement. Mais voilà, bah, on parlait d'espace de l'espace Boris Vivant tout à l'heure, ils seront aussi invités, par exemple, à cette rencontre et ce collectif. Donc c'est le 24 février, Cyrine, de 18 à 21h à la Lanterne, 40 rue Pointe-Cadet, Pointe à Saint-Etienne, entrée libre, dans la limite des places euh, disponibles. L'idée est de, juste pour préciser et rentrer dans l'intention véritable peut-être de cette rencontre, c'est de quoi De poser un état des lieux, un diagnostic et de, et puis surtout d'aborder la, comment dire, la, la, le, le débat aussi sur les politiques locales en la matière. Exactement. Euh, là, l'idée, c'est vraiment de faire entendre euh, ce que l'ESS peut proposer sur le territoire et notamment le devenir du, du site de la, de la, de la charité et pour mettre en avant ces sujets-là pendant la campagne municipale. Parce que vous êtes inscrit, je sais qu'il y avait déjà des démarches au niveau de la de métropole et Saint-Etienne notamment, hein, qui regroupaient aussi justement ces acteurs du champ de l'ESS et qui en est où justement un petit peu avec différents dispositifs qui avaient été mis en place euh, Ce serait quoi un peu l'état des lieux aujourd'hui Bah, il euh, y a. Je pense que c'est c'est vraiment pour mettre en avant en fait le st rôle stratégique que peut avoir le SS face aux fragilités économiques et sociales du territoire et euh, comment justement des structures qui sont déjà bien implantées et euh, engagées dans l'inclusion sociale, dans l'emploi, dans la solidarité, dans euh, la transition écologique ou le développement local euh, peuvent porter une parole commune euh, dans le débat. Ouais. Parce qu'il y a inquiétude aussi dans ce secteur de l'ESS. Oui, tout à fait. <rire> Comme on l'a évoqué <rire> là sur le socio-culturel, sur le champ associatif au sens large aussi. Tout à fait. Malheureusement, il euh, y, y a un état des lieux qui, qui est un peu compliqué avec vraiment euh, un manque, euh, des manques de moyens en fait aussi. Et, euh, et on l'a vu notamment euh, bah, par rapport aux structures de l'éducation populaire euh, qui sont vraiment dans une période un peu difficile. Il y a énormément d'amicales laïques, à Saint-Étienne qui ont fermé et encore aujourd'hui des structures qui sont en, en difficulté. Donc euh, on voit que, voilà, il y a Il y, a, il y a potentiellement des choses à faire et des choses à attendre de la future municipalité. Et oui, puisque la plupart aussi de ces structures ont, bah, finalement rejoignent aussi et sont inscrites dans le cadre de ce de cette économie sociale et solidaire. Justement, ce n'est pas un vilain mot que de le dire. <rire> Merci de cette précision, en tout cas, Cyrine, pour ce débat donc qui est prévu mardi prochain. Voilà les rendez-vous dans le cadre de ces élections municipales. On va se retrouver à nouveau, Cyrine, d'ici un instant pour évoquer ce rendez-vous de, de fin de semaine autour des doléances, des cahiers de doléances remis à l'ordre du jour aussi euh, et à l'honneur dans le cadre à nouveau de cette échéance et de ces élections municipales prochaines des 15 et 22 de mars, hein, on le rappelle, avec une campagne qui débutera véritablement et officiellement début mars prochain. Mais juste auparavant, on va faire une petite euh, eh bien, euh, pause musicale avec un petit voyage qui va nous emmener justement à mi-mars prochain, et ce sera le 19 mars. On anticipe pour ce concert partenaire qui aura lieu justement, salle Le Fil, euh, avec la venue de Sandra Nkake et de la formation Indawa. Indawa, c'est C'est une euh, comment dire, autrice, compositrice interprète euh, qui sévit dans la veine très jazz euh, saoul, ancienne infirmière, devenue donc chanteuse, artiste autrice, compositrice, interprète aujourd'hui. Indawa qui partagera l'affiche avec Sandra Nkake, toujours dans ce même registre qu'on a vu à de multiples reprises hein, déjà dans la région, invitée par le Reno Jazz à une époque et, et dans d'autres cadres également une, là aussi, artiste assez complète, euh, compositrice chanteuse, productrice également, euh, également. Une artiste qui se définit comme féministe et anticapitaliste. Une voix assez exceptionnelle. Une présence euh, également puissante et, et singulière. Euh, on l'avait vu euh, justement... Euh, sévir dans ce registre des comment dire, covers ou des reprises euh, par le passé. Ben la voilà de retour dans le cadre de cette soirée qui justement euh, sera une forme de fémage aux compositrices qui l'ont inspirée. On sera proche de la journée du 8 mars. Euh, et bien ce sera l'occasion euh, précisément euh, de mettre euh, les femmes et artistes féminines à l'honneur. Euh, ce sera en trio acoustique euh, avec notamment, ben là, je vous propose de découvrir une reprise de Björk par Sandra Nkake pour ce concert du 19 mars prochain. Il y aura d'ailleurs sans doute... Un rendez-vous radio par en live, duo par en live pour un petit plateau en direct que nous devrions assurer en rencontre auprès des artistes de cette soirée entre 19 et 20h le jeudi, 22 mars, le jeudi pardon, 19 mars prochain. Voilà, on va y arriver. On aura l'occasion de vous rappeler ce rendez-vous. On écoute Sandra Nkaquet pour cette reprise Bachelorette de Björk. Juste vous annoncer qu'il y a des places à gagner. Ça se passe ici au bout du fil 04 77 438 895 ou au bout du clic, un petit mail à Orgue... Girl da in Anne Kake en trio pour son spectacle Elle au pluriel Vous l'avez entendu, la guitare, violoncelle, flûte traversière pour ce spectacle qui rendra hommage aux compositrices qui ont inspiré Sandra Nkake. Donc en concert le 19 mars prochain avec Indawa pour partager l'affiche Salle Le Fil à Saint-Etienne. Dans les agendas d'ici là ou dans l'agenda du fil, je vous annoncé, on en parle façon papotin le 24 février. Il y a de l'atelier avec Jean Felzine de Mustang qui d'ailleurs vous retrouverez ici sur notre antenne le mercredi et jeudi 24 et 25 février, alors qu'il est en atelier d'écriture, justement euh, en travail euh, du côté du fil le, le, le mercredi 25 février. Il sera invité du 895 de Dieu et notamment de l'émission King of Zoo. Il y aura Les Last Twain le 25 février. Euh, il y aura Babylon Circus le 27 février également pour, euh, voilà, pour ce mois-là. Et puis notamment hein, cette fin de semaine, ce 21 février, Tempête Sonore, ce grand sort de festival métal. Si vous avez écouté l'émission métal du 895 de Dieu Overdrive, Vous en avez entendu parler et vous avez même gagné des places pour cette soirée. Voilà, plus d'infos, le fil, le-fil.com, bien sûr, pour les concerts attendus du côté de cette salle. On poursuit ce programme des mots, des sons sensibles. Avec notre invitée, comme je le disais, Cyrine Seba, qui est avec nous pour la Fabrique de la Transition et nous parler de cette soirée autour des doléances prévues cette fin de semaine. Alors juste auparavant, j'ai trouvé cette information, Cyrine, comme quoi il y avait deux rendez-vous en, en ce mois de février autour de cette même question. Euh, je ne sais pas si vous vous êtes coordonné justement euh, sur ces questions et sur ces rendez-vous, parce que vous proposez vous euh, cette soirée euh, donc autour de ces doléances, des cahiers de doléances 20, mais le 26 février également, il y a une soirée euh, le jeudi 26 février avec l'association de philosophie aussitôt dit et le collectif pour une transition citoyenne 42, le CTC ouais, 42. Le CTC. Et, euh, et le collectif des 100 voix. Est-ce que tu es informé justement, de cette soirée Eh ben, je l'ai vu passer, mais après, pour le coup, ce n'était pas forcément coordonné avec, euh, avec notre action, donc euh, je trouve ça hyper chouette qu'il qu qu puisse y avoir, justement, plusieurs événements euh, sur ce sujet-là. Oui, puis c'est l'occasion, du coup, d'en avoir une vision et d'une appréciation, justement, assez, assez générale, assez large, avec un documentaire, une discussion et un chantier, et véritablement aussi, sur ces questions. Ce sera le 26 février, à partir de 18h30, euh... Et ce sera au Méliès-Saint-François, 8 rue de la Vals avec, pour le 26 février, là je parle, hein, euh, une, la projection de la version un peu augmentée du film d'Hélène Desplanques, Les Doléances, justement, qui était sorti en 2023. Je ne sais pas si, Cyrine, tu as visionné ce film déjà. Non, pas du ce tout. documentaire. Il y aura un travail d'exploitation de, de toutes les doléances ligériennes de 2019 à aujourd'hui, je dirais, par le collectif des 100 voix avec donc un travail de, de méthode et, de, et donc de résultats. Et puis, une, voilà, une discussion, et voire même conférence, visioconférence avec différents maires, d'ailleurs, à l'origine du réseau national Doléance.fr. Voilà, ça, c'est pour le 26 février. Mais la plus proche, ce sera donc cette fin de semaine, ce 20 février doléances d'hier à aujourd'hui et c'est organisé là par euh, justement différentes organisations là aussi et collectifs que Cyrine tu peux préciser. Tout à fait, du coup c'est un événement qui est organisé donc euh, avec euh, Alto Contrôle Numérique, euh, le collectif non quartier Ronde de la gueule, l'association d'éducation populaire terrain d'entente, l'amicale laïque du Crédroc et la Fabrique de la Transition. Alors qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes regroupé déjà et que vous avez envisagé cette euh, co-organisation d'événements Alors du coup pour euh, c'était un appel en fait du collectif Alto Contrôle Numérique euh, qui en fait avait vu le spectacle du collectif X euh, au château de Gouttelas euh, il y a quelques mois sur une soirée il me semble sur les services publics et euh, et qui a vraiment trouvé super ce travail en fait qui avait été fait par le collectif de reprendre euh, ses cahiers de doléances et qui du coup un peu a fait un appel à plusieurs structures associations collectifs euh, stéphanoises pour co-organiser ça et du coup nous avec la fabrique de la de de la transition, on trouvait que c'était vraiment une super idée, surtout notamment aussi dans ce contexte euh, voilà, avec l'échéance municipale qui arrive. Et euh, donc d'autres collectifs ont, ont répondu présents. Et est-ce que tu veux dire quelques mots justement de présentation sur ces collectifs qu'on ne connaît pas forcément à Saint-Etienne pour certains pas de eux. Alors euh, bah, je pense que le plus simple c'était l'amicale laïque du Credroc. je pense que c'est celui que j'ai pas besoin de, de forcément présenter. Ensuite il y a l'association Terrain d'Entente, c'est une association d'éducation populaire euh, qui est présente dans le quartier notamment de Beaubrin-Tarentaise en proposant des ateliers de rue, des séjours de vacances aux jeunes. Euh, c'est une association qui, bah, comme on le disait tout à l'heure, traverse un peu une période difficile, donc en moment, ils ont un appel à don euh, que vous pouvez retrouver sur, euh, sur la page Eloasso pour pouvoir financer le poste de leur animateur, Ramzi. Voilà, c'était une petite... <rire> je voulais le glisser là. Eh oui. euh, ensuite, on a le collectif Nos Quartiers en de la Gueule, dont euh, le terrain d'entente fait partie. Et là, pareil, ça fait suite à un événement qu'ils ont notamment organisé en octobre, si je dis pas de bêtises, avec plusieurs associations en fait d'éducation populaire euh, dues ben, aux difficultés que, que ces structures-là euh, euh, vivent aujourd'hui. Et euh, du coup, pour un peu, ben, ça se dit dans le titre, Nos Quartiers de la gueule, donc un peu aussi pour faire entendre la voix, euh, la voix des quartiers, et euh, donc l'association euh, Alto Contrôle Numérique euh, euh, qui organise plusieurs actions euh, euh, autour, euh, autour de, de ça, notamment donc euh, la semaine dernière, non la semaine s'il si, y a deux semaines une, ils avaient organisé notamment euh, un ciné débat euh, au Méliès et, euh, et voilà. un, oui c'est un ouais. collectif critique du, du tout numérique, du tout hein, numérique finalement voilà. et <rire> avant justement que tu présentes la dernière organisation qui est la fabrique de la transition que tu représentes, je te propose de faire justement peut-être une petite parenthèse avec le collectif Alto Contrôle Numérique qui en fait nous a contacté pour justement annoncer euh, cette prochaine soirée de ce 20 février, qui nous avait déjà contacté, mais c'est un, je dirais aussi un, un, une relation étroite ou collaboration étroite avec, avec Dio euh, pour annoncer la, ce débat justement du 3 février dernier euh, qui d'ailleurs a été enregistré et que nous proposerons en diffusion prochainement sur notre antenne mais qui Est déjà disponible sur leur site euh, altocontrôlenumérique.fr, tout accroché en minuscule. Le 3 février dernier, c'était une soirée autour de la caméra euh, surveillance, ou en tout cas de la vidéosurveillance, une soirée intitulée caméra sous surveillance. Un débat avec euh, Martin, Martin Drago euh, qui avait eu lieu au, au Méliès euh, Saint-François euh, avec la diffusion d'un reportage sous surveillance réalisé par les étudiants de l'école des mines de Saint-Etienne et puis donc Martin Drago de la Quadrature du Net euh, qui a présenté justement justement aussi réalisé un ouvrage justement intitulé « Caméra sous surveillance ». Et justement, euh, et bien sur le site de Alto Contrôle Numérique, on retrouve euh, finalement une sorte de retour report justement de, de, de, des échanges et contenus de cette soirée. Alors je vais en proposer un court extrait, si tu veux bien Cyrine, pour faire cette petite parenthèse et donc euh, présenter également ce, ce collectif. Avec, euh, on va juste passer la, la, la toute ouverture et non pas la, la conférence ou le débat qu'on proposera ultérieurement et qui qui dure déjà près d'une heure, mais juste un extrait, 3-4 minutes, de, justement d'introduction euh, et lancement de cette euh, soirée, voilà, qui a eu lieu donc, le 3 euh, pardon, février dernier. Bonsoir à toutes et à tous, et merci de vous être déplacés pour cette soirée. Euh, également, merci aux Méliès, qui une fois de plus met ses locaux et son matériel à notre disposition. Vous connaissez le programme mais je, je vais détailler un petit peu ce qui va se passer ce soir. Donc tout d'abord il y aura le visionnage d'un reportage vidéo qui a été réalisé par des étudiants de l'école des mines de saint étienne dans le cadre d'un projet citoyen qui a été proposé et suivi par le collectif Alto Contrôle Numérique pendant l'année scolaire 2024-2025. Ce projet est né du constat que les caméras sont installées. La population est mise devant le fait accompli et tout cela dans la plus grande opacité. Le projet de départ consistait à cartographier les caméras de surveillance, à décrire leurs caractéristiques et à renseigner une carte accessible aux habitants et habitantes via Internet. Euh, le travail de repérage était déjà bien amorcé et visible sur le site Surveillance sous surveillance, donc vous pouvez euh, vous, voilà, vous renseigner sur ce site. Et les étudiants ont contribué à poursuivre cette cartographie. Et puis, au fil du temps, le projet a évolué. Et euh, les jeunes de l'école des mines, dont deux sont ici présents ce soir, on les remercie d'être venus, euh, et bien que vous allez découvrir dans un instant. La durée, il dure 26 minutes. Alors, il faut noter que si vous allez sur le site de la mairie, vous pouvez lire qu'il est possible de consulter une carte d'implantation des caméras de surveillance. Et lorsque vous alliez à la mairie, eh bien, je l'ai fait plusieurs fois, on vous regardait d'un air étonné, on vous disait « non, non, non, il n'y a pas de carte à consulter, et pourquoi cette demande ?» C'était saugrenu en fait. Alors les étudiants ont fait des démarches auprès de la mairie, maintenant la carte est consultable, euh, c'est tout à fait artisanal, c'est un format papier, et euh, bah, de fait elle n'est pas mise à jour. Donc je, je vous incite à aller sur place euh, de sorte à montrer que nous aussi, nous les avons à l'œil. Après la vidéo, vous pourrez... Je, je me demande si on aura le temps de vous inviter à poser quelques questions sur la vidéo parce qu'on est un peu pressé par le temps. Il faut que nous soyons partis à 20h30. Il y a, il y a une autre séance. Nous ferons circuler une pétition aussi pendant la soirée. Elle est intitulée « Pas de VSA dans ma ville ». La VSA, c'est la Vidéosurveillance Automatisée. Elle a été initiée par la Quadrature du Net. Comme elle est longue, nous la lirons avant de vous inviter à la signer. Et l'idée, c'est d'aller voir les candidats aux municipales afin de leur demander, enfin certains candidats municipaux, avant, de sorte à leur demander de se positionner contre la VSA Saint-Etienne, pétitions à l'appui. Cette pétition est aussi accessible sur notre site. Enfin, nous avons invité un des membres de la... Quadrature du Net, Martin, Dra Martin Drago, que je remercie aussi d'avoir répondu positivement à notre invitation. Donc nous échangerons sur son ouvrage intitulé « Caméra sous surveillance ». Euh, et puis euh, la librairie euh, l'une et l'autre, euh, partenaire de cette soirée, propose l'ouvrage dont nous allons parler ce soir et bien d'autres d'ailleurs. Et puis si vous souhaitez recevoir la lettre d'info du collectif, vous pouvez laisser vos coordonnées. Sur un document prévu à cet effet. Il est à votre disposition en sortant de la salle sur votre droite et ainsi que deux, trois documents que vous pourrez emporter si vous le souhaitez. Euh, donc, euh, on va passer à, à la projection du du documentaire de 26 minutes qui est euh, en ligne euh, également sur le site d'Alto Contrôle Numérique, donc voilà ça c'était le lancement de la soirée, ça permettait de recamper un peu le décor et de remercier par ailleurs euh, Alto Contrôle Numérique pour cette soirée du 3 février l'enregistrement, la diffusion prochaine sur nos ondes et puis l'annonce et invitation également justement qui fait l'objet de ce rendez-vous aujourd'hui euh, Cyrine, pour parler des, des doléances et cette soirée de cette fin de semaine donc c'était une soirée co-organisée par Alto Contrôle Numérique euh, la librairie l'une et l'autre, euh, Zoomacom le Méliès qui accueillait cette soirée et donc sur leur site vous retrouvez l'ensemble des enregistrements sonores, la vidéo du documentaire réalisé par les étudiants de l'école de mine, euh, et donc qui, à nouveau, fait tout à fait l'actualité. On est toujours dans le cadre de ces élections euh, municipales. Vous l'avez entendu, euh, et cela fait longtemps d'ailleurs que la vidéo suivante Varian, euh, un petit peu à l'ordre, comment dire, du jour euh, questionné, interrogé aussi sur ces questions de sécurité qui sont toujours, euh, et qui est toujours très largement présente dans les campagnes pour les élections et municipales, en l'occurrence. Vous allez sur le site Alto Contrôle numérique. vous avez toutes les infos avec un, un site... Euh, justement qui présente les différents euh, axes peut-être du, du collectif de travail, euh, la santé, l'écologie, les droits humains et la surveillance, bien entendu. Euh, Cyrine, petite parenthèse faite, et vous rejoignez Alto contrôle numérique euh, pour cette soirée autour des doléances. Petit mot de présentation maintenant sur cette dernière organisation, euh, co-organisation, c'est la fabrique de la transition que tu représentes. Là aussi, nous représenter <rire> justement aussi la, la fabrique sur cette euh, antenne Oui, avec plaisir. Alors, nous, la Fabrique de la Transition, c'est une association basée à saint etienne euh, qui est née, en fait, il y a quelques années, en 2019, euh, due au constat qu'en fait, bah, à saint etienne on a énormément d'associations, de collectifs, d'initiatives qui sont présentes sur le territoire, euh, et ça, on est vraiment chanceux, chanceuses d'avoir tout ça à saint etienne mais euh, elle manque souvent de moyens pour se développer, que ce soit des moyens financiers, de communication, euh, voilà, de certaines compétences, et du coup, et aussi elle manque de temps pour se coordonner et faire du lien entre elles. Et donc il y a quelques années, euh, 3-4 structures ont créé, se sont rassemblées pour créer la Fabrique de la Transition euh, qui a un peu euh, ces, ces deux objectifs-là. Euh, le premier donc, euh, renforcer les structures qui sont déjà existantes via de la mutualisation de moyens, comme je disais, en termes de communication, de modèles économiques, de recherche de financement et permettre également l'émergence de nouveaux projets sur le territoire. Et donc euh, là, actuellement, on a un réseau de 16 membres euh, Donc, associations et coopératives qui travaillent sur des thématiques différentes en lien avec les transitions écologiques et sociales. Peut-être pour vous en citer quelques-unes, euh, on a le lien, la monnaie locale, on a aussi la fourmilière, le supermarché coopératif, euh, bah, Terrain d'entente dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une association d'éducation populaire qui fait aussi partie du réseau de la fabrique, euh, de la ferme au quartier, Open Factory, le Fab Lab. Euh, mais voilà, t'as tout juste le salon qui a lieu chaque année au mois de novembre euh, des initiatives de la transition écologique. Donc, voilà. Euh, Voilà un réseau de structures euh, où on essaye de, de les renforcer et de permettre l'émergence de nouveaux projets de coopération en mettant un peu tout le monde autour de la table. D'accord et pour renforcer même ce renforcement <rire> du coup c'est euh, quelle est toi justement ta, ta place aussi et fonction au sein de, de la fabrique de la transition Alors moi du coup je suis chargée d'animation et de communication au sein de la fabrique de la transition et euh, comme je le disais tout à l'heure pour renforcer ces structures là on met en place beaucoup de mutualisation euh, et notamment la communication on voit que c'est un sujet qui parfois fait un peu défaut à certaines structures parce que c'est pas là où on met du temps en premier et euh, du coup par exemple nous à la fabrique comme euh, on met des outils en place pour mutualiser la communication de plusieurs structures. On a notamment une lettre d'information mensuelle euh, qui rassemble en fait les actualités de toutes ces structures-là, qui font partie du réseau mais euh, aussi euh, qui sont en dehors du réseau de la fabrique et qui, euh, qui traitent certains sujets, certaines thématiques qui font lien avec la fabrique. Euh, et donc ça, voilà, c'est pour permettre à des associations qui n'ont pas forcément euh, le temps, les moyens de faire leur propre communication euh, d'apparaître sur cette lettre d'info avec, euh, avec toutes les autres infos et comme ça d'essayer aussi un peu de croiser les publics. On On a aussi par exemple édité récemment euh, un, une sorte de petit guide euh, des structures de la transition sous un format affiche à 3 où en fait euh, bah, au recto on a une super euh, illustration euh, de l'illustrateur Deloupi euh, qui nous a gentiment euh, donné son illustration pour qu'on puisse illustrer le guide et au verso vous allez retrouver une trentaine euh, de structures du territoire pas forcément issues du réseau de la fabrique il euh, y en a aussi qui ne le sont pas comme euh, Complètement Gaga qui organise le festival d'art de ruche Chaque année, euh, la laverie euh, aussi euh, avec des événements d'art de rue. Là, c'était plus pour le côté culture. Euh, mais on a aussi mis la phase qui laisse l'association étudiante qui permet d'avoir euh, des paniers de, de légumes à moindre coût. Euh, et voilà, donc ça, par exemple, pour vous en citer, c'était deux outils communs qu'on qu a mis en place pour mutualiser la communication et aider les structures à, à, à faire de la communication. Et c'est ta principale mission. Euh, qu mais quelle serait peut-être aujourd'hui la priorité, je veux dire, et peut-être dans les semaines ou mois, voire années à venir, euh, d'axe de travail et donc prioritaire peut-être pour la fabrique de la transition euh... Alors, euh, nous aussi, en termes de projet, il euh, y a des thématiques et des sujets euh, qu'on qu considère comme euh, comme assez importants euh, actuellement et euh, notamment le sujet de l'alimentation qui, qui est un sujet très important avec euh, notamment un projet qu'on porte à la Fabrique qui s'appelle la Caisse sociale de l'alimentation qui est issue du Mouvement National de Sécurité sociale de l'alimentation euh, où voilà l'idée, c'est en fait une caisse commune où chacun, chacune cotise euh, mensuellement en fonction de ses moyens et en fait, euh, bah, comme la Sécurité sociale pour la santé. Et là, du coup, la caisse reverse le même montant à toute cette personne-là. Et ce montant-là, qu'on appelle le DAC, le droit à l'alimentation choisie permet d'aller faire ses courses dans des commerces qui sont conventionnés par les cotisants-cotisantes de la caisse. Il y a vraiment une gestion démocratique et collective de, de cette caisse-là. On en a parlé largement aussi sur certaines. Est-ce qu'il y aurait d'autres points euh peut-être sur lesquels vous entendez travailler Oui, tout à fait. On a aussi mis en place un groupement d'employeurs euh, à la Fabrique de la Transition, où là, en fait, justement, c'est pour mutualiser plutôt des compétences. Euh, voilà, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup d'associations qui auraient besoin d'une personne pour faire de l'administratif, euh, de la compta, euh, du budget. Euh, mais malheureusement, ça ne représente pas souvent un 35 heures. Et du coup, là, avec le groupement d'employeurs, on a une personne qui est embauchée par le groupement d'employeurs et qui va ensuite euh, avoir un peu son dispatchés entre plusieurs structures qui, du coup, ce qui a permis de mutualiser un poste en commun euh, et de permettre à des structures d'avoir accès justement à des compétences euh, qu'elles n'avaient pas forcément euh, euh, en interne. Vous avez un site dédié, si tu veux le rappeler, très vite, comme ça il y aura toutes les infos en ligne pour ceux et celles qui souhaitent se renseigner. Carrément, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux classiques, Facebook, Instagram, sous le nom de La Fabrique de la Transition. On est aussi présent sur des réseaux un peu plus alternatifs comme Mobilison, qui est un peu l'alternative à Facebook, et Framapiaf, euh, qui est un peu l'alternative à Twitter. Et on a un site internet qui s'appelle La Fabrique de la Transition, vous le trouvez juste en tapant ça sur la barre de recherche. Et euh, je rajouterais juste qu'on a aussi un fonds qui se nomme 1% pour la transition à synthé, euh, où on invite les personnes, en fait, à reverser 1% de leurs revenus chaque mois pour financer, justement, euh, des projets de, de transition. Et on est aussi trouvable sur Lilo, euh, où vous pouvez financer nos actions avec vos recherches Internet. Alors, la transition, vous l'envisagez peut-être de façon politique, avec la prochaine échéance euh, euh, électorale et les municipales, notamment, prévues en mars prochain. Et donc, vous organisez, dans ce cadre-là, ou co-organiser cette soirée de ce 20 février autour des doléances Est-ce que tu veux nous préciser euh, ce qu'il en est Comment vous avez envisagé et construit cette soirée Tout à fait. Donc comme je le disais tout à l'heure, nous on a été sollicités par euh, Alto Contrôle Numérique qui avait vu le spectacle du collectif X au château de, Gout de pardon, il y a quelques mois et qui a trouvé ça super et qui euh, voulait vraiment, euh, voilà, bah, comme on le disait, avec euh, cette échéance des municipales, euh, remettre un peu ce sujet-là euh, sur le devant. Euh, et donc on organise donc ce vendredi à 18h30 à l'Amicale Laïque du Credrock. de euh, une soirée sur, autour des doléances et donc c'est le collectif X qui est une compagnie stéphanoise qui vous proposera donc un peu une traversée théâtrale et collective à partir des cahiers de doléances qui ont été rédigés entre 2018 et 2019 par des habitants, habitantes de la Loire au cœur du mouvement social des Gilets jaunes. Euh, ces cahiers, ils, ont, ils sont restés pardon, longtemps inaccessibles et euh, ils ont pu être consultés il y a quelque temps. Euh, malheureusement, je me souviens plus du prénom de la structure qui avait fait ça, mais le collectif X nous a dit qu'ils avaient pu créer le spectacle, euh, grâce au travail d'une structure qui avait un peu mis de l'ordre et fait ressortir certains points euh, de ces cahiers de doléances. Et du coup, c'est là que le collectif X a un, un peu fouillé ces archives-là pour leur redonner voix. C'est euh, peut-être le collectif des 100 voix dont je parlais tout à l'heure et, et qui sera invité le 26 février prochain. Il me semble que, que c'est yes. ça. Donc, mmh. euh, donc voilà. À confirmer. À confirmer, mais maintenant que vous le dites, il me semble que c'est bien ça. Euh, donc la soirée, elle se déroulera en trois temps. Euh, une représentation qui donnera à entendre euh, ces doléances de 2019 jouées par le collectif X. Et ensuite, l'idée de cette soirée-là, c'est aussi de faire un temps convivial euh, autour d'une buvette et d'un repas partagé pour rédiger ensemble les doléances d'aujourd'hui. Donc euh, chaque personne présente sera invitée, euh, euh, si elle le souhaite bien sûr, à écrire euh, sur un petit bout de papier ses doléances pour ensuite conclure euh, la soirée avec une criée publique euh, pour mettre en voie les paroles qui seront récoltées euh, pendant la soirée. Alors on voit l'idée et l'intention, juste petite question pour aller gratter un peu la chose. Ces doléances, longtemps restées inaccessibles, mais qui finalement ont été un grand coup d'épée dans l'eau, finalement aussi, parce que même le gouvernement n'a été finalement très peu à l'écoute aussi de, à l'issue du mouvement des Gilets jaunes et de cette démarche, en tout cas, et qui l'a finalement assez peu pris en compte. Enfin, en tout cas, quel toi ou, ou vous, les collectifs, euh, posez un petit peu comme constat, finalement, autour de ces doléances qui datent maintenant de 2019 On est quand même en 2026 aujourd'hui, il y a des nouvelles échéances électorales qui approchent. Euh, comment tenir compte aujourd'hui et rédiger des doléances d'aujourd'hui qui n'ont pas été prises en compte hier finalement Effectivement, euh, on voit qu'on on a un peu cette impression de, de peu être euh, entendu, euh, Comme vous le disiez, le fait que ce soit resté euh, longtemps inaccessible. Et euh, là, l'idée en fait, de cette soirée-là, c'est effectivement de, de les faire entendre euh, et de récolter du coup, des nouvelles doléances pour ensuite aller les porter aussi aux, aux, aux futurs candidats, euh, candidates euh, aux municipales. Donc c'est une démarche que vous, en, vous envisagez véritablement oui, oui, tout à fait. C'est quelque chose qui a été, euh, dès le début, posé... Euh, Euh, sur les premières réunions d'organisation où, où on a vraiment en fait envie d'en faire quelque chose après que ce soit pas juste là pour la soirée euh, bien évidemment on va aussi inviter euh, euh, Pendant ce temps-là, on invitera les, euh, on invitera les, on a, on a déjà invité pardon euh, les, les candidats candidates euh, à venir à cette soirée. Mais l'idée est d'en faire quelque chose après et, et pas de juste laisser passer la soirée sans que, sans que rien ne se passe après. Donc euh, voilà. Et d'ailleurs, je rajouterais que si vous pouvez pas venir, mais que vous avez quand même euh, envie d'écrire quelque chose, de déposer une doléance, on a ouvert un lien euh, Drive où vous pouvez justement déposer ce que vous avez rédigé. Euh, vous pouvez retrouver ce lien sur, euh, sur donc il y a un Un événement Facebook, mais aussi un événement Mobilisons. Et il me semble que dans, sur le site internet aussi de Alto Contrôle Numérique, vous retrouvez ce lien facilement. Si vous ne pouvez pas être présent à la soirée, mais euh, avez envie euh, euh, de faire entendre quelque chose, il euh, n'y a aucun souci. On les utilisera aussi sûrement pour, pour la criée publique. Merci beaucoup, Cyrine. Vaste projet, donc euh, théâtre et criée publique, euh, travail collectif... Euh ce vendredi 20 février et puis surtout euh, l'idée d'élaborer ces doléances 2026 finalement pour être déclamées devant l'Assemblée mais en espérant être reprises aussi collectivement donc euh, dans le cadre de la campagne des municipales et voire peut-être plus tard. Ah oui. euh, rêvons un peu. Hein, ah. On en a besoin. Le 20 février 18h30 c'est à la Micale Laïque du Crédroque situé 16 rue Royer, quartier Crédroque bien sûr à saint étienne C'est pour ce 20 février à 18h30 et on, on en profite pour rappeler quand même ce deuxième euh, rendez-vous autant compléter la chose. Le 26 février au Méliès avec aussitôt dit le collectif des 100 voix et le CTC 42 avec documentaire à l'appui. Euh, finalement démarche assez similaire, ce sera le jeudi 26 février prochain à 18h30 au Saint-François rue de Laval, quartier Saint-François à Saint-Etienne. Merci beaucoup Cyrine. Merci à vous. Et bonne suite et continuation. On va terminer en guise de générique de fin en musique. Il est temps de boucler et eh oui et conclure. On va terminer avec un hommage à cet artiste euh, musicien assez exceptionnel qui a euh, est disparu ce, ce week-end, on, on l'a appris euh, on l'a appris ce, ce week-end il s'agit de Michel Portal euh, qui euh, qu'on a eu la chance déjà de voir euh, il y a quoi, 2-3 ans de cela, alors qu'il avait sorti son album c'était pour ses 85 ans il a 90 aujourd'hui euh, enfin il avait euh, MP85, Michel Portal 85, c'était le nom de, ce, de cet album qui était paru en, il y a 3 ans de ça, il me semble, avec Bojan Z, Bruno Chevillon, Land Giesling et Nils Vogram, un quintet donc, et c'était pour défendre cet album qu'il était invité par le Rhino Jazz alors à l'Opéra Théâtre de Saint-Etienne. Eh et bien, un plaisir que d'avoir vu ce, ce grand monsieur, cette grande figure du jazz et de l'improvisation notamment. On va en profiter pour écouter non pas un titre issu de ce dernier album en date... C'était donc il y a cinq ans de cela, ou en 2020-2021. Mais on va écouter un, un autre euh, album qui m'avait marqué déjà à l'époque. C'était en 2001 et ça va faire résonance avec l'actualité. Cet album euh, s'intitule Minneapolis. Ça va nous permettre aussi euh, de euh, rendre hommage aux disparus euh, René Good et Alex Pretty victimes de la police d'immigration américaine, alors qu'on vient d'apprendre qu'il y aurait le retrait de l'ice à Minneapolis. Une sorte de revers quand même à noter pour la Maison Blanche et les Républicains. Bref, on va écouter un titre donc issu de, de cet album Minneapolis où euh, Michel Portal était accompagné de Tony Aimas, Sonny Thompson, euh, Michael Bland et Red notamment. On termine là-dessus. Tout bon chez vous Portez-vous très bien. A très vite sur cette antenne, même lieu, même heure. Ciao, bye. <truits>